Paresseuse, par essence, elle est paresseuse. Est-ce vraiment la paresse ou trop de quoi au qu caisse? Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresseuses de toutes les matières. C'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive en négligé e de soi. C'est la ouate.、De Les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. p a s s i v e elle est pensive, en n é g l i g e de soi. C'est la ouate. Pas gosteuse, et tous les beaux m e c s u s e n t Elle s'en fout, elle balance son cul avec indolence. Elle s'en fout. C'est la 私は a t 私は私は私は私は r は私は私は私は私は私は e は私は私は私は私 e 私は私は私は私は私は l は私は私は私は私は私は e s 私は私は私は私は私は私は私は e s 私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私 l 私 e 私 アモーター・テーレス・オム・ミ・フェル。 パーシブエレフェンシブエレフェンシブエレフェンシブエレフェンシ